Voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 hommes portant son nom et le nom de son père écrit sur le front.